lu no. de nos ancêtres, qui furent fiers et généreux, à Paté Baladine, Kwame Kourma, Sekou Touré, Martin Luther King, Malcolm X, c'est une histoire, oui mon fils c'est une histoire, oui ma fille c'est une histoire, ka Siècle en siècle De génération en génération ban Africa, Peuple noir Balobayango Awa ah ouais, on sait Peuple d'Afrique, naviguant le long des côtes, ce peuple travailleur, courageux, croyant et sportif, mise ses forces dans les hectares des plantations, chantant l'espoir, comme Martin Luther King. Ailier c'est l'acier et Franklin Bukaka l'a chanté. <rire> Peuple noir, People blanc. <rire> et Sonny la boutonzi l'a écrit. Et mais Peuple, pour souffrir, peuple, suivi, mais l'espoir, Makis Nguema l'a dit, Cédar Senghor, Desmond Tutu, le prix Nobel, et Patrice Lumumba, Nelson Mandela, La Mais l'Afrique est un grand village Qui ne meurt jamais